La、suite de cette dernière semaine qui vient de passer, où j'étais supposément en vacances en compagnie de Sinistrose, eh bien, je reviens ce soir encore plus fatigué, démembré et courbaturé que jamais. Et ça, c'est la faute de Sinistrose. Voici qu'elles ont les effets, ces pseudo-vacances, quand en, dans l e f f e t elles ne portent que le titre. Mais qu'à cela ne tienne, Nous avons préparé une émission qui risque fort de se répercuter aux confins des galaxies. Et c'est alors que les colonies extraterrestres qui auront entendu cette boucherie sonore se diront ceci. Décidément, les humains sont complètement fous, voire débiles profonds. Et ça ne vaut vraiment pas la peine d'envahir cette misérable planète. Et c'est ainsi que Sinistros et moi seront considérés comme de véritables héros pour éviter une invasion extraterrestre. <rire> Voici réanimation, et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, parce que n'oubliez pas que héros r i m e avec bourreau. <rire> Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Gus Fear is our fucking business. We are Undead Incorporated. Gus Pandragon said so.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 C'est fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation. En ce 26 juin de l'heure de disgrâce 2012, I am fucking Dr. Payne Pendragon. Et je m'en confesse, une semaine de plus, et ils ne se ressemblent pas, tout en étant tous les mêmes. Sinistro, c'est là. Eh,、hey. que voulez-vous? C'est ce que je voulais, lui fermer le clapet. Ha ha ha ha! Comment vas-tu? Ben, c'est p a s p i r e Te connaissant, je suis certain, fervent admirateur de toutes ces festivités que tu as festoyées allègrement à la Saint-Jean-Baptiste. Ben, papa, t'es-tu、mm -hmm. malade? Un petit peu, oui. Et tu f o u Moi, elle m'a dit à tout de suite, moi, cette fête d'hypocrite、euh, paumée, euh, moi, je me dis,、euh, si vous êtes si patriotique que ça, là, pourquoi allez-vous réélire un gouvernement qui fout la merde partout?、Mmh, mais ça, l'avenir nous saura nous le dire. Ah, moi, je sais, c'est quoi l'avenir. Mais nonobstant l'aspect politique de cette fête, je pensais que toi, tu t i n t e r ne serait-ce que. Par,、euh, je dirais, acquis de conscience, tu aurais participé、euh, allègrement et encouragé toute cette belle valeur、euh, patriotique? Ben, il n'y avait rien à Trois-Rivières, premièrement. Non? Non. Il ne se passe absolument rien. Il n'y a même pas eu de feu d a r t i f i c e non plus. Ah non? Non, non, non. Trois-Rivières, il y avait rien des, des des petites entourloupettes au vieux port et. Ah, bien étrange. Il n'y avait pas de feu d'artifice. C'est bien la première année, je pense. Le plus près, je pense q i l était à Saint-Louis-de-France, puis après ça, il fallait aller à Saint-Boniface. Ou à、non. Nicolette, ça arrive s e u t ou Saint-Léonard. Mais...、Mm -hmm. bon, eh bien, moi non plus, je ne l'ai pas célébré. Non, moi, je, je f ê t e plus s t e l u e l e r t t e Non, moi, c'est une occasion pour.、Euh... Avoir un congé. Ben oui, à faire autre chose que la routine usuelle, c'est-à-dire rien autant que possible. Moi, ça me faisait rire, parce que j'entendais les voisins écouter les. Tu n'entends jamais de Québécois de l'année. Puis là, tu les entends toutes, toutes, toutes. Moi, pendant ce temps-là, je c o u t a i s du gros dette. Puis j'avais du plaisir. Ça ressemble un peu à ce que j'ai fait, effectivement. Bien, je me confesse que j'ai fait un petit feu. Un petit feu? Oui, un petit feu avec trois, quatre bûches, là. Ah, bien, moi, je n'ai pas osé partir le foyer dans mon appartement. S'il faisait chaud, en titillant. Ah, ben oui, effectivement. Ce n'était peut-être pas la bonne. Les bonnes dates pour commencer. Moi, la seule place p faire un feu, c'est dans le foyer, dans le salon. OK. Moi, j'avais l'occasion de pouvoir le faire à l'extérieur, et même là, je dois dire que c'était relativement chaud. C'était timide, pas mal. Oui. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes de retour après une semaine d'absence. Mais notez bien, chers petits auditeurs, qu'en incluant l'émission de ce soir, il ne restera que deux émissions avant la pause estivale. Donc. Donc, il reste rien que celle de la semaine prochaine. b e n en fait, complète, parce que celle-là est déjà entamée. Et. Oui. Et cette émission, la semaine prochaine, nous la ferons avec un invité très spécial qui a bien longtemps qu'il n'est pas passé ici à Réanimation. a s p a r e i En fait, lui est jamais passé. Ah, ok. Non, avec quelqu'un qui、euh, est déjà venu à l'émission, mais à ses tout débuts sinistros,、euh, je pense que c'était en 2001 et c'est Tom Araya. Ah, oui. Donc, Tom Araya sera avec nous la semaine prochaine. Mais c'est quelqu'un. o u r r a nous parler de son, son groupe prometteur.、Euh... Oui, effectivement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Tom est quelqu'un d'excessivement timide. Et comme il est timide, il aime énormément être dans l'ombre, donc il aura un nom d'emprunt. Ah, OK. Oui. Il aura un nom d'emprunt pour être le plus anonyme possible. Et ce nom d'emprunt est le Rockmaster donc, Alain Lefebvre. Je veux dire qu'il y a une semaine pour apprendre le français. Il saluerait, il saluerait une semaine pour apprendre le français <rire> ou pour nous mimer ce qu'il veut nous dire. Non, la blague à part, le Rockmaster Alain Lefebvre d'émission Rock Classique sera avec nous, <coughs> pardon, le mardi prochain pour animer cette dernière émission, je dirais, Préestival, parce que l'été commence officiellement depuis quelques jours à peine, semble-t-il. Le 21, semble-t-il. Bon. Comme à chaque année. C'est ça. Donc, il sera avec nous pour, comme il le disait si bien lorsque j'ai coanimé avec lui la semaine dernière, pour me torcher. Donc,、euh, il, ah. ça pourrait pas p é t e J'imagine qu'il se propose de nous mettre des. Les des... oreilles vont te sciller avec des petites guitares au fond. Je le sais pas.、Niii! Je lui ai demandé. i l <rire> i s il dit Oh, je le sais a Mais、oh, je le connais.、Hein. Il va même arriver avec une petite surprise ou deux. Peut-être trois aussi. Peut-être trois. aussi. Oui, effectivement. Dans un, <rire> un excès de générosité. Bref,、euh, le Rockmaster sera avec nous la semaine prochaine pour terminer cette session、euh, printanière, pour ainsi dire, de réanimation. Mais là, nous allons prendre une pause. Qui nous mènera jusqu'au début où j'aurai la date précise la semaine prochaine. Là, de 2013. De 2013, <rires> effectivement. Oui. Bref,、euh, à l'instant, avant cette hélécubration, 16 hélécubrations, nous avons entendu、euh, cinq formations、euh, de de néo-métal. De néo-métal, <rires> du new metal. Les formations étant les suivantes soit Vomitory, la pièce des Wilburne, l que l'on retrouve sur la dernière parution, Opus Mortis Hate, Qui paru sur l'étiquette Metal Blade. Quel bon album! Ils é t a i t p r é c é d é par Morbid and e w l Morbid and e l que l'on retrouvait sur l'album Formula's Fatal to the Flesh, un album de 1998 qui s'était d'ailleurs、euh, à l'époque de Steve Tucker, que l'on retrouve aujourd'hui dans Nader Sadek. Voilà. Euh, album signé sur l'étiquette E-Rake. Nous avions Obscura et la pièce, la très bonne pièce. C'est un bon album. o、oh, n c e o a c e a n Gateways, que l'on retrouve sur la dernière parution de cette formation, soit Omnivium, qui est paru, e、euh, n 2011,、euh, je dirais,、euh, sur la fin 2011 sur、euh, l'étiquette Relapse. Nous avions Vader, qui sont des... des c o n n i c h o n s Ben oui. Et la pi... Parce qu'ils viennent de Pologne. Oui, c'est ça. Il faut, faut spécifier.、Ça. Parce qu'il y en a qui pourraient prendre ça comme étant une offense. p o l s k i ou g o r d s k y Ah, c'est ça le terme?、Mm. Oh, il est cultivé celui-là. Parce que J'en achète souvent. J'aime bien.、Euh... Ah, T'aimes bien Vader. Non, j'aime bien Cornichon. <rire> <rire> Mais J'aime aussi Vader. <rire> <rire> Moi, j'ai Cornichon, é c o u t a n Vader, et、oui. vice-versa. Et、euh, la pièce de Vader étant Among the Runes. Amongst h e ru ru Ruins? Ruins? Ru ruins? Ru ruins. Ruins. Ru ruins. Ruins. Ça, c'est comme Terror ça, ça, puis Horror. c e t u Ruins, le b a n o Ruins. Tiré de. Oui, je déteste pas <rire> ce mot-là. Tiré de l'album Impression and Blood, il est paru en 2006 sur Regain Records. Et nous avions ouvert avec une nouvelle parution. u n e n nouvelle parution. Une parution du. Du nouveau Fear Factory, soit Depraved, Depraved Mind Murder, qu'on retrouve sur The Industrialist, qui est paru il y a quelques semaines sur Candlelight. Ce soir, on a des présentations qui sont、euh, comme à l'habituel d'albums, bien sûr. Toi, tu as de、oui, quoi? J'en ai deux. Tu en as deux? Moi aussi, j'en ai deux. Ça va être le fun parce que ça va être quatre excellents albums, selon moi. Ben, écoute bien. b o a u Gira, je ne l'ai pas entendu, mais j'ai entendu les trois autres et. Bon, J'espère qu que tu as entendu les deux que tu présentes. Là.、Euh, ah, non. Non, non, ce s o n d é c o u v ê t r e pas ce u a r s C'est ça, je ne sais pas. Non, mais Niall. a c e s l c'est. Oui, c'est. quelque chose. C'est du bonbon. Je l'ai eu en advance, donc je suis très content parce qu'il sort, en fait, je crois que c'est la semaine prochaine. Je vais le dire à l'instant. C'est pas le 28、euh, juin? Oui, effectivement, il est disponible, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas eu d'émission la semaine dernière. Donc je suis comme décalé d'une semaine, mon ami. Donc. -ce、euh, je, je, Advan, oui, c'est ça.、Euh, je trouve ça un peu drôle.、Euh, souvent, je reçois maintenant des, des, des Advanced, des, des, des labels, et souvent, je, je les reçois en CDR. Hein? Oui. Oui. Ben, je sais qu'il y a certains labels. Euh, euh, moi, j'ai été approché par un label italien d o n c j'oublie le nom là. là. J'ai découvert quelques bonbons là-dessus. Puis,、euh, il envoyait toutes les a d v a n c e s ou les. les... Les kits en lien. En carrément en lien,、ouais. que tu télécharges, puis que i l faut u q tu t'arranges, tu, tu graves ses patates. Oui, ça.、Oui, et... Même ça, en rigueur, je me dis, bah, OK, c'est correct. Je trouve ça un... <rire> un petit peu moins e n f a n ç a n t que de recevoir chez toi une n v e l o p p e qui vient d'un label, tu regardes, c'est un... dégravé, là. Ben, voyons, là. Oui, ça fait trois, quatre fois que ça m'arrive, honnêtement. Bref, c'est pas grave, la qualité est très bonne quand même, mais bon, c'est sûr qu'on s'entend que c'est pas t o a Tu mérites pas la pochette.、Ouais, tu mérites、ça. pas, non. C'est pas grave. Donc, le、euh... groupe s'appelle Verbatim. Oui, ils ont tous le même nom. <rire> Donc, Nihil, qu'on retrouvera avec trois pièces tirées de At the Gates of Setu. Et je vous présenterai deux pièces du nouveau g o g i r a soit l'enfant sauvage, qui est excellent. Et du côté de Sinistros, bien, on devenir, va le devenir, on va le découvrir dans quelques instants, parce que tu nous proposes quoi? Et une formation、euh, néerlandaise que j'ai découvert、euh, il, y a, il y a pas très longtemps, qui a pour titre, ben, comme pour nom, Body Farm. De même, ça a l'air de rien, un nom comme ça, Body Farm, mais quand on écoute ça, il y a un coup de masse en pleine face. Quel genre de musique est-ce C'est est du debt.、Ah oui. Du debt、euh, teinté de trash, peut-être un peu, mais si minime soit-il. C'est du debt agricole. Ben, ouais, dans le fond. b e s g l n s e cultives des corps. o u s S'ils s'auto-engraissent. Ben, tu sais, avec des titres de pièces comme The Butcher, Iced. o u i s Sleep Terror. o u s b ça, tu vois. L'album s'appelle Malévolence. C'est paru sur Cyclone Empire, label, que je ne connais pas du tout, du、Moi、tout, du tout. Mais c'est très bien enregistré.、Euh, c'est des riffs accrocheurs avec une technicité euh, assez. Euh, a s s e z coupé au couteau, c'est、mm -hmm. des très très bons musiciens, mais ça reste tout le temps dans la tête et ça v a r l o p e pas à peu près. Fait que je vous propose trois pièces de cet excellent album.、Euh, on va y aller avec、euh, les trois premières pièces de l'album, qui s'appellent plutôt、euh, la pièce 2, la pièce 3 et la pièce 4, parce qu'on va skipper l'intro,、euh, q u seront、euh, successivement The Butcher, Ice et Sleep Terror. Et ça, tu m'as dit que c'était une formation qui venait de quel endroit Des、euh, Pays-Bas. Des Pays-Bas Oui. OK. Ça sera suivi des Suédois de Cold Worker et des Américains de Jungle r o t c e parce que ça, ça se rapproche tout dans le genre musical.、Là. Alors, on y va tout de suite. Body Farm, voici la pièce numéro 2 de l'album Mallevolence. Ça, voici The Butcher. Go!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 20h2 minutes. Nous sommes de retour après cette élécubration sinistre yenne. Si sinistre yenne. Qu'est-ce? Qu'est-ce? Qu'est-ce?、Euh, euh, Qu'est-ce? Qu'est-ce? Qu'est-ce? Qu'est-ce? e <rire> h、hey, e n on vient d'entendre la formation américaine. Ameri <rire> a m e r i c a n a m e r i c a n m <Metalga>. e <rire> Hein, tu pouvais bien rire de moi l'autre fois. Eh oui, on vient d'entendre. <rire> oui, excusez, correct. je rirais pis tout de、bon. là. Ah ah, oui, sûr, sûr, sûr. Ah oui.、Ça. Ah ah、ouais. ah. C'est une clé fixe dans le dos. Oui, c'est ça. ça. <rire> <rire> on vient d'entendre Jungle Rot avec la pièce State of War et c'est paru de l'album What Hours Await, qui est l'avant-dernier album de la formation, paru en 2009 sur Napalm Records. On a eu、euh, les Suédois de Cold Worker avec Monochrome Existence, tiré du très excellent de Dom Sayers Call de 2012. c é t a i t p a r u sur Listenable Records. C'est une pièce qui apparaissait sur la trame sonore de Pleasantville, ça? Ça se peut très bien. Monochrome. Monochrome. m a i l faut que j'y explique, c'est pas fort.、Mais、non, non, parce que le reste, je connais pas Pleasantville. T'as jamais vu ce film-là? n o n i non.、Ah, c'est ça. En plus, il e s t inculte. Inculte. D'accord. Hey, on a commencé avec une excellente découverte、euh, toute récente de ma part.、Euh, Body Farm, qui nous vient des Pays-Bas, avec les pièces de Butcher, i c e d et Sleep Terror. C'est tiré de l'album Malevolence et c'est paru en juin 2012 sur Cyclone Empire. Oui, j'ai bien aimé ça. Très bon. Oui, j'ai bien, bien aimé ça. Excellent, excellent. Bon début de, de présentation pour une fois. <rire> le petit bac, u e t Côté spectacle à venir dans la région immédiate, t r o i s v e r m é t a l nous propose le mardi 17 juillet au Chic Cabaret Rock Café Le Stage. Formation Skeleton Witch, formation Barn Burner et Strig Empire. Donc, le tout,、euh, l'ouverture des portes est à 19h, les spectacles débuteront à 20h, c'est pour t o u s'il en coûtera 10、dollars. puis moi j'y vais. Ben, moi j'y vais. Ben, toi je t'ai pas invité. Ben, tu vas virer tout seul là-bas. <rire> C'est interdit de se parler à l'intérieur. Oui. <rire> Et cette année encore, le Trois-Rivières Metal Fest, 12e édition. Ben, pas ça encore la 12e édition cette année, mais encore cette année, le Trois-Rivières Metal Fest se tiendra pour la 12e édition. Voilà, c'est beaucoup mieux C'est encore la 12e. C'est encore fait fait 12 ans ça pas la 12e. 12e. 12e. C'est ça. n e s t ça. C'est ça. c e C'est ça. s e p r o d u i r a qui est située au 1760, avenue Gilles ici à l s t a C'est ça. C'est ç e s t ça. e s t ça. e s t ç e s t ç e s t ç e s t s t ça. e t ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. e s t ç l C'est ça. C'est a C'est ç c i à t r o i s r i v i è r e s Et ce sera les vendredis 12 et samedi 13 octobre p r o c h a i n Ce sera pour tous. Les portes ouvriront à 17h et les spectacles débuteront à 18h30. C'est à suivre, mesdames, messieurs. Les portes ouvrent à 19h et le show commence à 18h30. <rire> C'est ça. <rire> C'est pour éviter certains indésirables.、Ouais. Je vous parlerai cinéma un peu plus tard dans l'émission et quelques trucs musicaux. Mais pour l'instant, je vais vous faire la première présentation en ce qui me concerne de la soirée. Et, Il s'agit du nouvel album de la formation française. Et je dis bien formation culte, hein, parce que c'est très, très puissant comme, euh, comme, euh, comme groupe en Europe, cela. Ici, c'est un petit peu moins connu, là. comme beaucoup de groupes européens. Effectivement.、Euh... Mais c'est une formation qui est très emblématique en, en Europe. Mais j'imagine qu'en Europe, ça doit faire pareil avec certaines formations américaines.、Euh, Absolument. Qui, coup, qui vont pas vraiment tourner là-bas et tout.、Euh... J'en suis certain. On s'entend. C'est toujours, par rapport au niveau du groupe ou à l'exposure qu'ils ont, pis, u、euh, je veux dire, la machine qui est en arrière pour faire la promotion. o u i o u i c'est ça. Mais on parle quand même, et pis j'étais très surpris de voir que cet album-là est signé sur Roadrunner. Je remarque que ça d t probablement é t é un deal qui était fait avant... Avant le, Avant le, crash, là. Ouais, je sais pas. Le démantèlement. C'est ça. Je parle de la formation g a g i r a Formation française qui vient de... De France. De France. Oui, c'est ça. Non, mais j'avais le, le nom de l'endroit en particulier, puis je me rappelle plus, j'irai le retrouver tout à l'heure. Le titre de l'album est un peu poche, j'en conviens. C'est L'enfant sauvage. Ça me fait penser à quelque, je sais pas, une espèce de, je dirais de... Ben, ça me fait penser aux bandes tu sais, de l'esprit du clan ou ces trucs-là. Non, moi, au-delà de ça, là, plus loin que ça, ça me fait penser à une espèce de.、Euh, comment je pourrais dire De documentaire sur...、Euh, de documentaire poche, justement,、Bougli. sur un enfant qu'ils ont oublié dans l e forêt et qui est devenu sauvage. Mowgli. Tu sais. Non, ça, c'est cool. C est, c est, <rire> ça me rappelle les bons souvenirs d'enfance. Eh, messieurs, je pense que je viens de donner mon âge, moi-là. Là. Eh, <rire>、hey, messieurs, c'est pour ça que je Mais... ne parlais pas, moi-là. Là. <rire> Non, mais l'enfant sauvage, ça fait beau.、Bon. Aujourd'hui, les amis, nous allons parler d'une découverte que nous avons faite. On va dans la forêt des Ardennes. Il s'agit ici de l'enfant sauvage. L'enfant sauvage, ici. Oui,、euh, ça, je trouve ça u i e n s de rencontrer le lion. Mais il ne le... faut pas. Oui, s lion. Mais il ne faut pas se fier au titre qui, pour moi, est un peu poche parce que l'album est très bon. Moi, j'ai entendu une seule pièce. C'est、euh, en avant-première de l'album. Il y avait sorti le clip de la pièce L'enfant sauvage. Oui.、Ouais. Ça m'a pas fait triper tant que ça.、Okay. Moi, je trouvais que c'était comme redondant comme pièce. C'était comme ça, va-tu aboutir m'en d o n e r Écoute, c'est comme je l'ai dit dans ma chronique sur le site de réanimation il faut être amateur de mes h u g a s Oui, bien, c'est ça. Parce que, à quelque part, Gojira s'inspire fortement de, de ce style un peu décousu de mes h u g a s Et de plus en plus, quand t écoutes les. Ben, de plus en plus. Pis、spécialement, les deux derniers albums de Meshuga, soit Colors et a b s i n e qui le précédaient. Des pièces qui voilà, ont, voilà, des riffs très répétitifs,、ouais. qui sont très martelants, très assommants. Je pense que c'est volontaire. Et je pense que ce que tu dis là, présentement, comme pour l'enfant sauvage, c'est un fait. Mais je pense que c'est aussi très volontaire. Donc, on va entendre les deux premières pièces. On va de...、oui, écouter ça, certains. Oui, la première pièce qui est excellente, qui porte le nom de Explosia. Et on va poursuivre avec la, la pièce titre. l'enfant sauvage g o g g i r a r Pi, non? b e、nice. <rire> Ah. Oui. <rire> Pi, ah.、Mm. a、ah. e、euh. n Eh. Faudrait que j'aille une écoute la plus approfondie, mais comme c'est là, o ça ne me fait pas un effet、euh, extrême. Ça, t écoutes ça en lisant des poèmes de Rimbaud.、Là. Ah, j'imagine. Puis il y en a un des deux que t arrêtes, c'est sûr. <rire> ça, c'est clair. Ah. <rire> Moi, ce qui ce me concerne, ce ne sera pas de g o g g r a On vient d'entendre L'Enfant Sauvage, pièce-titre du même album qui est paru là-là. Le riff est popé de tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. C'est une petite、ah ouais. guitare, c'est popé, mais il me semble que ça n'embarque pas. C'est peut-être toi qui n e m b a r q u e pas dans la musique. Ah, Peut-être, mais il me semble que ça ne décolle pas. Moi,、euh, je vais continuer la demande là-dessus. Juste auparavant, nous avions la première pièce de cet album, soit Explosia. Les deux sont parus、euh, là, là, sur Roadrunner Records. Bref,、euh, moi, je le conseille. C'est un album.、Euh, c'est pas un album parfait, là. J'en conviens, là. Je vais le dire、euh, honnêtement. Il、euh, y a des petites faiblesses à certains moments, mais il reste que je vais donner quand même un 8 sur 10. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est que <coughs> j'ai pas découvert Gojira. Il y a super longtemps. Là.、Okay? On s'entend que ça fait peut-être 3-4 ans. J'ai découvert Gajira avant l'album, la, le précédent qui.、Euh, Flèche, je ne sais plus quoi. Je vais aller vérifier. Moi, c'est pas... l u i que j'avais connu.、Euh, il y avait quasiment des tones acoustiques tout le long. C'était comme,、euh, comme bizarre. The Way of All f l e c h J'ai connu、euh, avec The Way of All f l e c h Après ça, je me suis intéressé à From Mars to Sirius, qui était le précédent. Je l'ai trouvé très bon. Et avec l'enfant sauvage,、euh, moi, j'ai, j'ai comme conclu que ce band-là est assez intègre, tu sais, dans ce qu'ils font. Mais ce genre de musique-là, moi, ce qui était vraiment mon, mon élément,、euh, mon catalyseur était vraiment mes h u g a r o k、okay. Mes h u g a r était vraiment un élément déclencheur pour ce style de d e a t h e x p é r i m e、euh, n t a l très é c l a t é Au même titre que le death metal, mon, mon élément déclencheur a été vraiment Morbid Angel. Donc, à partir de ce moment-là, peut-être qu'un jour, tu sais, tu commences à t'intéresser au death, maintenant,、oh, ces、ouais. choses-là. mon avis, tu vas peut-être avoir un déclic pour ce genre de musique-là. Puis, c'est p、oh, l a t n de c e s a i m e bien l'expérimentation, puis le kit, mais ça, on dirait que c'est. Oui, mais c'est le genre de choses que tu n'as pas de demi-mesure. Non, c'est ça. s t si tu aimes ou tu n'aimes pas. Ça finit là.、T'sais. Entre les deux, tu ne peux pas te situer. Bref, c'était ça.、Euh... <coughs> Côté、euh, spectacles qui sont à venir à l'extérieur de la région immédiate, soit. Et、eh、bien, il y aura jeudi le 16 août, présenté par BCI, les formations Into Eternity, Single Ballet Th、uh, Theory, Rickshaw et Car Chaos. Ça se commettra au petit campus, s u r le 16 août 2012 à 20h. Les billets sont au coût de 15 et 20 taxes incluses,、Ils、sont disponibles via admission.、Le、Creator Accept Swallow the Sun et groupe invité lundi le 10 septembre prochain à 19h au m é t r o p o l i s au coût de 30 et 43 et 34 et 78 plus taxes. C'est pour tous via Ticketmaster. Nightwish et Camelot le 19 septembre 19h au s e p s e m au coût de 50 dollars.、Euh, yep, c'est pour tous. C'est pour tous via Ticketpro.、Euh, Devon Thompson Project, Catat Catatonia, Paradise Lost et Stolen Babies le 20 septembre prochain à 18h10. Pas écart, là. 10. Au Café Campus,、euh, au coût de 23 et 28 taxes incluses, il y a une m i s s i o n Et, wow, dimanche le 30 septembre à 19h, au Club Soda, u c'est Barbin Angel, qu'on aura entendu un peu plus tôt dans l'émission. e、okay. n c o m p a g n i e d'Org Funeral, Grave et Vadim v a n Les billets sont au coût de 28,52 et 32,91 plus taxes, c'est pour tous. Ils sont ils étaient en vente depuis, depuis vendredi、euh, dernier et nous y allons. Et PK, en compagnie d'Airstorm, i n s o m i u m s y s t è m e Devine et Destiny Potato, le 30 octobre prochain au Metropolis. Il en coûtera 26 et 9 et 30 et 43 plus taxes pour y assister. b i l l e t VIP à la porte à 17h au coût de 60 et 87 plus taxes. C'est pour tous via Ticketmaster! Voilà. Voilà. Voilà. Donc, il est maintenant 20h23, pratiquement 24 minutes. Presque et... l'heure de la pause. Oui, effectivement. Donc, nous allons aller en pause, mais avant que nous allions à cette pause, tu vas nous introduire dans ce que tu nous présentes dans quelques minutes. Bien, je vais vous présenter、euh, une formation qui a quand même、euh, pas beaucoup d'albums depuis、euh, sa formation. Formation qui a été、euh, fondée en 1994, mais qui a sorti、euh, depuis 2000 environ trois albums, deux albums et demi, <coughs> mettons. Bien, on parle de deux Foreland plus un démo.、Bon. Étrangement, un démo entre les deux albums. C'est spécial. Un album en 2000,、euh, un démo en 2003 et un album en 2012. J'ai nommé Coffin Text、euh, qui nous offre un death metal、euh, dans ta face. <rire> dans la mienne ou dans, ben, dans, de, de, dans la. Ben, d'en face de, de l'auditeur, là.、Okay. T'as pas besoin d'être bien attaché sur ta chaise. Puis, si elle a des roulettes, tu vas reculer en tabarouette. D'accord. Alors, on va à la pause. On revient avec ça.、Euh, Je vais vous, vous, vous expliquer, en gros,、euh, c'est quoi. D'accord. Pause. Chaque semaine, Un g e n r e de Bleu vous offre le meilleur du blues, du jazz et de tous les styles qui en découlent. Les grands classiques aux meilleures pièces actuelles ainsi qu'aux plus récentes sorties. Un g e n r e de Bleu, les lundis de 20h à 22h sur les ondes de Cifou, 89h f m e En rediffusion, les mercredis de 13h à 15h et les dimanches de 17h à 19h.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 Pour, pour l'écouter. 89 ans. Ouais. Eh bien, tout récemment paru sur Dark Descent Records, voici、euh, un album、euh, qui s'intitule The Tomb of Infinite Ritual. On entendra deux pièces、euh, qui se nomment、euh, To Manifest, qui est la pièce 2, et Final Transformation, qui est la pièce 3. On va skipper l'intro, parce que des fois c'est peut-être long, on ne voit rien. Alors, on va écouter、euh, la formation américaine Coffin Text.、Euh, qui sont aussi、euh, influencés par la mythologie égyptienne. Oui, euh, effectivement, euh, dans la formation dans laquelle on retrouve、euh, Emilio Marquez à la batterie.、Euh, Emilio Marquez, que l'on retrouve dans Assassino, dans Possess, c'est Ex Brugeria. Oui,、bon, on a un ami q u celui-là parce qu'il y a aussi Sadistic Intent, Nocturnal Fear et Brainstorm. Bon, imagine-toi p donc.、Ouais. Euh, ça sera suivi de Crysion,、euh, nos enfants chéris du Brésil,、euh, et de Nightrun、euh, d'Italie que j'ai présenté il y a、mm -hmm. quelques, quelques Quelqu instants、euh, en <rire> termes de semaine.、Hein. Oui, c'est ça. Le temps passe tellement vite.、Ah ouais. Ça se compte en instants. C'est ça、semaines. en agréable compagnie. Eh oui, que voulez-vous? Alors, allons-y tout de suite avec la formation Coffin Text avec la pièce To Manifest. C'est parti. Et le 49 et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation, The u n d e r Incorporated Show. Qui plus est, sur les ondes de CIFU 891 FM, votre radio campus, ici même, ici bas à Trois-Rivières. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Et on vient d'entendre la formation italienne de NATRON avec la pièce Quarantine of l e p r o s y C'est tiré de l'excellent album Grindermeister qui est paru en 2012 sur Southern Brigade Records. Il n'a-tu des labels, hein? Ouais, i l y en a quasiment autant que des groupes, on dit. Ben、dirait. quasiment, c'est spécial.、Oh, on a eu tout juste avant la、euh, formation brésilienne Cryzion avec Descending Abomination qui est tiré de Great Execution. C'est paru en 2011 sur Century Media. Mm-hm. Et on a ouvert avec、euh, présentation de l'album de Coffin Text、euh, de Tom of Infinite Ritual. On a entendu les pièces Final Transformation et To Manifest.、Euh, C'est paru en mai 2012 sur Dark Descent Records, qui est un bon petit label qui s'en vient.、Euh, ah, moi, je ne le connaissais pas du tout. Je ne le connaissais pas du tout. Mais effectivement, Coffin Text était bien correct. Euh, côté cinéma,、euh, j'ai écouté des trucs le week-end dernier, mais pas énormément parce que j'étais très, très, très occupé à faire autre chose.、Euh, C'est-à-dire、euh, rien. Oui, oui, en l'occurrence. Mais C'est très, très prenant à rien faire. <rire> oui, c'est plus fatigant des fois. Enfin, rien, rien faire.、Ouais. là.、Bon, c'est pas le cas. Mais、euh, j'avais、euh, énormément hâte de voir、euh, Abraham Lincoln, Vampire Hunter. J'ai entendu dire que c'était pas b a r j e u x Il n'y a pas des bonnes critiques. J'ai lu aucune, j'en parlais avec le Rockmaster le, le week-end dernier. Lui aussi avait hâte de le voir, mais on s'est, on s'est parlé le, l u n d i non, le dimanche. Il dit, ah,、oh, les critiques, bon, en fait, apparemment, c'est、euh... même quasiment pourri,、là. Ben, écoute,、euh, moi, je me suis dépêché d'aller voir un peu partout sur les, s i t e s spécialisés pour,、euh, de cinéma, des nouveautés et ainsi de suite, pis ça n'a pas une très bonne cote, Ça l'a vraiment pas une très bonne. Quand on parle généralement, là, ceux qui cotent, a l l e r jusqu'à 10, là, dans moins 5.5. Oh,、euh... pas l'air. Fait que Je ne sais pas ce que ça vaut. Bref,、euh, mais je vais quand même éventuellement me risquer. Là, je ne sais pas tôt ou tard. Ah,、là. Si on a réussi à passer au travers de Hobo with a shotgun,、ha! on e s t peut-être capable de passer au travers non, de n'importe quoi. Mais Passer au travers de Hobo with a shotgun, c'était un supplice.、Oh、oui, oui. On, on, on est capable d'en de au... prendre. Oui, je, je veux croire que ça ne justifiera pas pour autant la qualité. Il <rire> y a deux films qui sont à venir soit le 31 août.、Si、je pense que tu es amateur de films de possession et compagnie. Bien, J'aime bien ça. Oui, il y a un film justement qui s'appelle The Possession qui sera、euh, à l'affiche le 31 août et c'est tiré encore une fois d'une histoire vécue. b e n j'ai bien aimé.、Euh, comment tu le dis, le titre Il、euh, y, y a un site web, là.、Euh, j'ai écouté ça la semaine dernière ou il y a deux semaines. C'était un film que tu m'as.、Euh, un film de s 60 et 15 minutes, là.、Euh, ah ah C'est quoi ah, le titre Oui, oui,、euh, oui. J'ai une l n g e mémoire, b e n du coup. Oui, ça va nous revenir. Ça tout va nous revenir. Oui, oui, ça, c'était cool. C'est un film qui était fait. Qui, ça p... se passe en Italie. Là,、ouais. toi, euh... Ça a été filmé un peu comme un reportage.、Oh, oui, c'est ça. o、ouais, u、okay. Il OK. i y a un autre film qui sort le 5 octobre 2012 qui s'appelle Sinister. Et... Mais non, ce s t pas parent avec toi. <rire> non, ce s t pas parent avec toi.、Euh, mais c'est un film qui devrait être, je dirais. Il、hmm, n'y a pas encore de site officiel.、Euh, c'est un film de Scott Derrickson. c e s t pas généralement. Quelqu'un qui fait de mauvais, de mauvais films.、Euh, c'est un film qui mettra en vedette Heathen Hawk. Donc,、euh, Ethan Hawke. Donc, e h Ethan Hawke, c'est quand même, euh, vedette relativement correcte, correct, là. Euh, pis ça semble être un film qui va être assez tordu.、Euh, bref, si vous voulez en savoir plus, allez sur le site de réanimation.com, a d la section cinéma, et cliquez sur l'affiche. Vous allez, il n'y a pas de site officiel, mais je vous ai lié avec Upcoming h o r r o r Movies, pis u il y a quand même un bon détail de ce qu'il y a, de ce qu'il y en est. Euh, 20h53, <coughs> pardon. Côté musique, le 31 juillet, c'est le prochain album de n a r c i s s i u m Que j'ai très hâte d'entendre. Moi aussi, je suis curieux de l'entendre. Le 31 août, c'est le nouvel album de XDO. Et le 31, ben, en fait, le 31 juillet, c'est quoi avec Narcmissium? C'est le nouvel album de Testament. Donc, ça, je suis curieux de l'entendre. Moi aussi, aussi. je suis curieux. euh, hippie, que j'ai trouvé fort intéressant, c'est le, le,、oh, le, le, vais de la formation Torture Killer, qui porte le, le, le, le, le, le, le, d e s e le, le, le, s e le, le, le, le, le, le, le, e le, le, d e le, le, le, le, le, le, le, le, le, l a le, le, le, le, le, d e le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, l t le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, l o le, le, i e le, o e le, le, le, l le, le, le, le, le, e le, le, le, e le, le, le, e le, le, l qui est un épi, évidemment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces là-dessus, mais moi, je l'ai trouvé très, très, très bon. Évidemment, Chris Barnes ne chante plus sur cet album-là. Mais,、euh, le chanteur, e、euh, s t vraiment excellent. Je trouve qu'ils ont fait une très, très belle job. Donc, I Choose Death, ça vous intéresse? C'est pas un album complet, évidemment, mais c'est fort intéressant. Euh, Hey, j'ai découvert, moi, un album de Graves que je connaissais pas, qui date de 2010. Ben oui, j'ai trouvé ça drôle que tu mettes ça sur ton site de réanimation. Ben, Moussi a passé tout doué de cet album-là. Ben oui. p a r c e que le dernier album de Graves que j'ai entendu, il me semble, c'est 2006 ou 2008. J'ai découvert ça par hasard, en furetant, puis je me suis dit, hein,、ah, j'ai pas vu ça. Ben, moi non plus, 2010. J'ai trouvé ben, ça、hein. correct, correct, pas mal correct. J'ai donné un 7.5 sur ça 10. Ça va être bon en chaud. Ouais, Burial Ground, qui est un, un album de 2010 sur r e g a n Records. Bref,、euh, à suivre. À suivre. À suivre. À 20h55 maintenant, et allons-y avec un bloc qui euh, euh, est mien. Euh, qui comportera,、euh, cinq formations,、euh, qui donnent、euh, des c o n t i n e s fort divertissantes. Comme ça, le sinistro s a i les a d m i r les apprécier. Oui. Un s i p h o n s i p h o n fond, fond, ça débouche, ça débouche.、Euh. <rire> ouais, c'était pas tout à fait l'air, là,、ah, mais、okay. ça peut être des paroles, peut-être. Par ah non, mais ça, je voulais la changer un peu,、là. Tu la mets plus a c t u e l i t Ben ouais, mais tu écoute, s、euh, tant qu'à dire des c o n t i n e s tu s a des vieilles c o n t i n e s m a n n a n c'est comme des vieilles tunes, ça vient poche. Tu a change un petit peu, là. On va entendre entre autres du Septic Flèche, Moonspan, Samael, Antslave, mais tout de suite on va y aller avec, avec Catatonia. Une pause,、euh... ouais, après, avec une pause peut-être? Ouais, après t a s quasiment y aller avec une pause. Quasiment. Un petit peu en avance, mais quand même. On va y aller avec une pause et retour de la pause, on va écouter Catatonia la pièce Rain Room.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 そう。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 21h25, bientôt 26. J'imagine, toi, là. Eh oui. Et cette semaine, non, on n'en manquera pas de stock. e t Juste avant la pause publicitaire, on a entendu la formation Septic Flash et la pièce Virtue... Virtues Alors, of the w o r Ah, c'est-tu pas bon, ça? Moi, j'aimerais ben... pas savoir ça en s h o w u d Ça va r i que c'est pas très bon live. Ben, là, décourage-moi pas, là. C'est vrai, c'est va r i que c'est pas très bon live. Ben, on verra bien. Tiré de l'album Sumerian Demons. De 2003, sur l'étiquette Season of Mist. Juste, été précédé de Moon Spell, tiré du dernier album, en fait, un des deux, des deux derniers albums Alpha Noir. La pièce était o p é r a c a r n é C'est paru il y a quelques semaines à peine sur n a p a l m Records. Nous avions Samael et la pièce, la, en fait, la version 2010 de Into the Pentagram, qui originellement est sur l'album Rebellion de 9 5 C'était sur le mini-album Antigod de, de 2010. Ouais, ça r e n t bien, Non,、oh, oui, c'est très bon. Étiquette Nuclear Blast, Enslaved et la pièce de Bacon, tirée de l'avant-dernier album Maxioma Etica Houdini, v e r s 2010 sur Nuclear Blast également. Et nous avions ouvert avec Catatonia et la pièce Rain Room, album où on retrouverait entre autres Michael Ackerfeld, l'album étant Brave Murder Day de 1996 sur Avant-Garde Musique. 21h27, Sinistro, ton dernier bloc de la soirée se composera ou se décomposera de ce qui suit? De oui, ce qui suit, ceci.、Ça. Et celui-là, voici. Et, et,、voilà. et celui-là. D'accord. Et ça sera suivi de plusieurs autres. Ah, c'est un long bloc. Oui, c'est très. Oui, oui. c'est 21 minutes i 15. Fort intéressant. Allez, go. Ah, OK, il faut que j'y aille. Oui, oui c'est ça. Vas-y, ne reviens pas. <rire> la Parfum de la porte en temps de l'an. Oui. <rire> ne rappelez pas, on vous contactera. <rire> Don't call us, we'll call you. <rire> Alors, on va commencer avec、euh, une formation espagnole que j'ai présentée il y a, il y a, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs mois, donc en 2011. Qui donne、euh, dans un flamenco e n d i a b l é Un flamenco d e s t r o e Euh, formation Noctem,、euh, avec la pièce Universal Disorder. C'est apparu sur Oblivion en 2011. On aura également du Aura Noir. On aura du Goat h o r e b e f r o s t e t Legion of the Damned. Oh! Oh! Boy, oh! oh, pas ce pièce-là! Oh, non! Alors, allons-y tout de suite avec Noctem Universal Disorder. Go! La Satan musique s'attend de é c <rire> On u t o vient d'entendre Legion of the Damned、euh, avec la pièce、Necrosovic, Necrosophic Blessing, s excusez-moi. Ah oui, c'est un、okay. peu. Necrosophic Blessing, s excusez-moi. e C'est tiré de Cult of the Dead de 2008.、Euh, c'est apparu sur Massacre Records. Hail! On a eu B-Frost avec Shadow of Fear de l'album Off d e a t de 2011 sur AFM Records. On a eu Goat Ore in Deathless Tradition de l'excellent Blood for the Master de 2012 c et s paru sur Metal Blade Records. On a eu Aura Noir avec Abaddon de l'album Out to Die de 2012 sur Indie Recordings. Et Noctem avec Universal Disorder de l'album Oblivion de 2011 sur Rising Records. Voilà, c'était bien. C'était fort intéressant. Je suis bien heureux d'avoir écouté tout cela. Mais, mais en plus. Ben, tu peux plus. Ben, <rire> je peux plus. Tu peux plus parce qu'il nous reste puis, à peine puis, le puis, temps d'émettre deux, puis, deux puis, pièces. c u s le dernier album de Nile, soit At the Gates of s e r u Donc, on va entendre dans quelques instants les pièces suivantes sur Enduring the Eternal Molestation of Flames, qui sera suivi e de Fiends Who Come to Steal the Magic of the d e c e a s e Il y aurait pu faire des titres encore plus longs, i l s sont <rire> t o u s longs, les titres. <rire> Bref, c'est tiré du dernier album, Matt the Gaze, s f c'est tout. C'est un très, très bon album. Très, bon album. très bon album. A... Un 9 sur 10 pour ma part.、Ah, moi, je vais le dire un instant, je vais vérifier. Je suis sûr que tu a s mis quasiment à ça. Ah, il y a de bonnes chances, il y a de bonnes chances. Je v e u x juste l'arriver, s i la souvenir. Il me semble que ça me dit quelque chose. Il me semble qu'il y a un 9 à quelque part.、Là. 9 sur 10. Hein, hein, voilà,、valaisons. effectivement, je l'ai mis u à 9 sur 10. Ça apparaît sur l'étiquette.、Euh, c'est apparu sur l'étiquette、euh, Nickler Blast. On vous rappelle que la semaine prochaine, dernière émission de réanimation avec, avant la Estivale, on aura comme spécial, comme invité spécial, notre bon ami le Rockmaster Alain Lefebvre. On va se retrouver avec、euh, une dernière édition qui sera probablement、euh, peu banale. En diable. Donc, on vous laisse avec Niall et d'ici là, allez, allez tous vous, vous faire, faire foutre. quand vous au ça, je goût. dis